C'est vrai qu'il y a deux ans, je la pas osé. Là, j'ose, là, mais avec crainte et tremblement, parce que moi, là, c'est tellement facile, c'est des niaiseries, là. Je me suis exercé pendant les 50 dernières années de ma vie à dire, à faire le clown un peu. Fait que prêcher la parole de Dieu, c'est sérieux, c'est quoi vraiment d'important. Puis, mon ami, il faut que je m'auto-critique et moto comment je pourrais dire ça faut vraiment, vraiment je fasse attention à moi quand que j'étudie la parole de Dieu, parce que j'aime ça des fois. Dire, juste pour être drôle, ben, la parole de Dieu, c'est trop sérieux. Là. Des fois, je m'échappe, vous allez devoir me pardonner. Mais, on va y aller, OK? <rire> J'espère que vous êtes en forme. Là. En tout cas, j'ai vu un matin, ceux qui étaient à l'autre bord, là, ceux qui n'étaient pas là à 9h30, là, vous de quoi c'était vraiment vraiment béni c'était vraiment béni nous à Saint-Jean on a étudié dans dans la dernière année et demie son si veut on a passé au d'Éphésiens puis on a vu des bénédictions incroyables pour notre église et on sait que vous au vous avez étudié Éphésiens il y a déjà quelques années ça fait que c'est ça va dire réchauffer ce matin Euh, ce qu'on a vu au travers d'Éphésiens, nous à Saint-Jean, en tout cas, c'était un, un tableau majestueux du plan que Dieu avait pour l'Église. L'Église qui, souvent, là, est comparé à un corps dont nous sommes la tête et Christ. Ben... OK, bien c'est bon, c'est bon. En partant, si on me suit, c'est parfait. Non, effectivement, on est son corps, puis lui, c'est la tête. J'ai eu le privilège à Saint-Jean de terminer l'étude sur l'Éphésien, puis c'est un peu là je veux vous amener au verset 6 d'Éphésien. Vous avez bien compris? Éphésien, chapitre 6. Hé, hey, là, c'était pas une joke, là, j'étais vraiment perdu, là. Ça fait que c'est ça le danger avec moi à partir du verset 18. Ça dit, « Faites, <coughs> faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'Évangile. On arrête là. John Boniam, dans son livre, ça s'appelle « Le voyage du pèlerin », il parle de l'âme du chrétien, puis dans son livre, elle a un nom, ça s'appelle « La prière ». Mais la prière, là c'est le sujet final que nous, on a étudié avec la lettre aux Éphésiens ça avait un lien étroit là, si vous regardez quelques versets avant là avec les armes spirituelles. Souvent les armes spirituelles là, dans Éphésiens sont présentées ou sont prêchées comme étant soit offensives ou pas dans défensives. Mais la prière là même c'est si étroitement associé à ces armes -là, là, mais est pour lier, c'est juste parce que elle a beaucoup plus de puissance comme armes est autant offensif que défensif. C'est dans un esprit de prière qu'on doit justement l'endrosser l'armure. On peut pas aller à la guerre sans la prière. Parce que dans le combat contre Satan, soit on prie, soit on plie. Pourquoi, je me suis posé des questions en étudiant le passage, pourquoi Dieu s'est Soit, hey, soit on ou pri soit accompli Ça pense vite, vite c'est carré Soit là soit derrière ta Me poser des questions pourquoi Dieu insiste dans le dernier passage aux Éphésiens pour qu'on prie sans cesse Pourquoi l'apôtre y prie finalement puis finalement et finalement Qu'en est-il de ses propres besoins à Paul? De quelle façon il procède, lui, quand il a des besoins? Pour vous rafraîcher la mémoire, frère et soeur de Saint-Hilaire, je vais faire un peu un survol rapide de tout ce qu'à Saint-Jean, on a vu au sujet d'Éphésiens, mais je vais faire ressortir toutes les bénédictions. Vous, ça fait comme trois ans que vous avez prêché là-dessus? Fois toi Fait que si vous étiez là, vous allez vous en souvenir. Mais les plus petits, ben écoutez bien. L'Épître commence avec le fait là, que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ça, c'est dans Éphésiens 1.3. Ça nous dit ensuite qu'on a été élus et prédestinés à être des enfants de Dieu puis adoptés par Lui. On retrouve ça dans 1, 4 et 1.4.5 ça dit qu'on nous sommes favorisés par sa grâce 1 6 8 2 7 là j'arrête les les les chiffres OK racheter et pardonner il nous a fait connaître le le mystère de sa volonté il nous a donné un héritage on a été scellés du Saint-Esprit nous sommes grandement ma par Dieu nous avons une vie nouvelle Nous sommes l'œuvre de Christ, créée par lui pour faire de bonnes œuvres. On a reçu la paix de Dieu lui-même. Nous avons été faits un avec Christ. Nous sommes son corps avec toutes les autres croyants. On a été faits citoyens du royaume de Dieu et membres de sa famille. On forme un temps de Dieu et le lieu de résidence de son esprit. Nous pouvons oser nous approcher de Dieu. Nous avons été rendus plus puissants que nous pouvons l'imaginer. Nous avons reçu l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. On a reçu des dons uniques, particuliers de, Christ, de la part de Christ. On a reçu comme Église des, diri des dirigeants particulièrement doués pour nous préparer pour le ministère. Nous avons reçu une nouvelle personnalité à l'exemple de celle de Dieu. Nous avons été faites lumière que la plénitude du Saint-Esprit nous est offerte. Nous avons reçu les instructions et les ressources pour avoir avec les autres dans l'église les relations que Dieu que vous que Dieu veut que nous ayons on a reçu aussi toutes les armes de Dieu pour nous rendre invincibles contre les attaques de Satan. Six chapitres. That's it. Wow. Hein? Y'a-tu quoi qu'on n'a pas reçu? Moi, je trouve ça extraordinaire, ces bénédictions-là. Quand je regarde ça, là, moi, je me dis que chaque chrétien, là, juste avec ça, on devrait marcher sur un nuage 24 heures par jour avec Dieu. Notre vie devrait être tout le temps « Wow! » Mais c'est pas le cas. En tout cas, pas pour moi. Puis je me suis posé des questions. C'est quoi qui cloche? Avec, dans le fond, une aussi belle liste de bénédictions, là c'est sûr que Satan va vouloir nous faire chuter afin qu'on profite pas pleinement de toutes les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Le verset 18 dit nous exhorte et nous dit « Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. » J'ai une question pour vous. Pourquoi devons-nous prier? Je vous écoute. Oui? Pour garder le focus? Ok. Ok. votre raison pour ouais, dernier dernier je voyais dans ce coin là. Ouais, ah, il y a d'autres. OK. Mmh. Vous allez voir, il y en a qui vont rejoindre. Moi, je vais vous en proposer huit raisons ce matin. La première raison, là, parce que Jésus a dit qu'il faut toujours prier. Dans Matthieu 26, 41, Jésus a dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Dans Luc 18, 1 à 5, Jésus adresse une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Juste par ces deux exemples, ça devrait être assez pour nous convaincre parce que Jésus nous demande qu'on doit le faire. D'autres aussi, dans la parole, ils en ont parlé, dans 1 Thessaloniciens 517 trois mots, prier sans cesse, ce qui veut dire, dans le fond, littéralement, que le chrétien est appelé à une communion ininterrompue avec Dieu dans la prière. Non seulement Jésus dit qu'il faut prier, mais par son exemple, lui-même, il priait. Il y a plein de versets dans la parole qui nous le dit j'en ai sorti juste un Marc 1,35. vers le matin pendant qu'il faisait encore très sombre Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Le mait lui-même on le chanté ce matin Christ est roi si c'est lui vraiment notre roi puis nous dit il faut prier On doit obéir à notre maître. La deuxième raison que je vous propose, c'est parce que par la prière, c'est par la prière que l'on obtient, qu'on obtient quelque chose de Dieu. Jacques 4.2 Ça dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Dieu est à l'écoute des besoins de ses enfants. Puis non seulement, là, il les entend, Mais il se fait un plaisir à donner. On a juste à demander. La troisième raison que je vous propose, c'est parce qu'il y a de la joie dans la prière. Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Y a -il un sujet de joie plus grand que juste le fait de passer un cœur à cœur, un tête-à-tête -tête avec notre Dieu? Est-ce qu'il y a de quoi où ce qu'on peut retrouver plus de joie que ça? La quatrième chose que je vous propose, c'est la prière peut délivrer de toute affliction. Dans le psaume 34, le verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il sauve, et il le sauve de toutes ses détresses. Dieu, je l'ai dit tantôt, il est à l'écoute des cris, des signes. Il veut venir en aide à ceux qui se confient de tout leur cœur en lui. Psalm 34, 7. La cinquième émission. L'idée que je vous propose c'est parce que la prière c'est un accès à la puissance divine. <rire> Jérémie 33:3 Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ac 4:31 Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. On a accès à toute cette puissance là quand on s'approche de Dieu. Il va il se dit même quand on a lu dans Jérémie 33 qui va nous faire connaître des choses cachées. Ça vous arrive t que quand vous prenez votre parole, vous comprenez rien Moi ça m'arrive en tout cas. Il y a des choses que voyons c'est mais son si prie Dieu, il promet qu'on va qui va nous révéler ces choses. 5e 5 on va aller là-bas. Sixièmement, parce que la prière peut ouvrir le trésor de la sagesse de Dieu. Jacques 1.5 Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, moi, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, je ne ça la fin, et elle lui sera donnée, entre nous, là, ça se pourra a plein de bénédictions que Dieu a en réserve à nous donner, puis finalement, on les reçoit pas juste parce qu'on ne demande pas? Septièmement, j'essaie de une question. Vas-y. <rire> bon, revenez à tantôt, tu vas voir. <rire> Septièmement, parce que « Parce que c'est un péché de ne pas prier. » 1 Samuel 12, 23, ça dit, « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. » Je vous invite, frères et sœurs, j'ai fait la même invitation à Saint-Jean, je vous invite à méditer ce verset cette semaine en regardant vos vies personnelles de prière, et d'en tirer vos propres conclusions. Et j'oserais même dire que la semaine prochaine, à 9h30, parlez-en à vos anciens. Où est-ce que vous en êtes avec ça? Huitième raison et la dernière, parce que c'est le devoir du chrétien d'avoir accord de prier pour l'humanité. L'épître aux Éphésiens que nous, on a étudié, c'est un épître qui s'adresse comme plus à toutes les saints à l'église mais sont si regarde dans 1 Timothée le verset 1 Timothée 2 le verset 1 et les suivants ça dit J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières des supplications des rocailles et je vous laisse pas le temps de tourner hein mais vous laissez le temps de tourner m'en parle d'engorgé Ok, ça dit, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Regardez l'autre verset, « Cela est bon et agréable devant notre Dieu, notre Sauveur. Je reviens au verset 18, qui nous exhorte à prier pour tous les saints. Dieu sait très bien, écoute Christian, dans le combat que nous devons mener, soit on prie, soit on plie. Je trouve, moi, je trouve ça particulièrement intéressant de voir dans la lettre aux Éphésiens là, que les prières qui sont faites dans cette lettre, tourne vers les besoins des autres. Puis quand l'apôtre il a un besoin particulier pour sa vie, mais il se tourne vers les autres pour que eux prient pour lui. On le voit ça au verset 19, OK Nous ne devons pas nous limiter à prier juste pour notre petit moi. On ne je dis pas qu'il faut pas prier pour notre petit moi là, parce qu'on a vraiment des besoins particuliers, on vit des choses particulières qu'on doit adresser personnellement à Dieu. Mais on doit aussi inclure toutes les saints dans nos prières. On a tellement besoin les uns les autres qu'on a de la misère à saisir quelle importance les autres ont à jouer dans notre vie. Je vais essayer de répéter. On a de la misère... C'est vraiment, vraiment important les uns les autres, puis on n'a pas idée à quel point ça a des répercussions dans nos vies les uns les autres. Tournons, là je vais vous laisser le temps de tourner, dans Ephésiens, le chapitre 3, à partir du verset 14. Vous allez devoir me suivre parce que je trouve des, des versets. « Ça dit à cause de cela je fléchis les genoux devant la peur duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre afin que on va aller au 18 afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur la longueur la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de christ tous les saints sont nécessaires pour saisir, pour comprendre la grandeur de l'amour de Christ que Christ a eu pour nous. Si, à Saint-Hilaire, c'est votre désir de connaître pleinement l'amour de Christ, pas choix, vous allez devoir le faire ensemble avec tous les saints. On peut pas faire ça tout seul chez nous dans notre petit coin. L'effet de votre prière là, pour tous les saints, là, pour les frères et sœurs dans l'Église, ça leur procure, c'est vraiment intéressant, lorsqu'ils ouvrent la bouche, de faire connaître avec assurance, en toute confiance, ouvertement, l'Évangile. Ça leur permet de parler, d'enseigner, d'annoncer, de raconter librement encore l'Évangile. Ça vaut-il la de prier pour nos frères et sœurs dans l'Église? L'apôtre Paul, il est en prison quand il ça, right? Il demande des choses spécifiques dans sa requête. Il demande, là, finalement, les vrais, les vraies affaires. Il aurait très bien pu dire, « prier pour que je puisse sortir de prison. » Mais ce pas tant, tant important, ça. Il aurait pu prier pour qu'il euh, y ait des meilleures conditions de détention. Mais c'est pas ça non plus qu'il demande. Ce qu'il demande, c'est d'être parfaitement libre puis avoir de l'assurance quand il parle de l'Évangile. Quand on y pense vraiment, là, Paul il avait les mêmes difficultés que nous autres. Il manquait d'assurance. Il n'était pas pleinement libre. Il y en a combien ici qui peuvent dire qui en manque la sorance quand vient le temps de parler du Seigneur il y en a combien parmi nous ici qui ont de la difficulté même si on est dans un pays super libre hein on a pleine liberté religieuse on peut faire on peut faire n'importe quoi aujourd'hui mais qui utilise pas cette liberté là pour parler de Dieu pour toutes sortes de raisons moi moi j'étais un gars bien gêné hein Fait que moi, je peux dire, moi, j'utilise pas cette liberté, j'en manque d'assurance parce que je un gars timide. Euh, je sais pas quoi dire. Euh, J'ai peur de faire rire de moi, finalement. Le rôle de notre ennemi, là, ben, c'est justement de nous placer dans cette position-là où -ce on a l'impression, ou ce qu'on a pas juste l'impression, où qu'on manque d'assurance, où qu'on se sent pas libre, où -ce il y a rien qui sort d'ici. Dans le combat contre satan soit on prie, soit on plie. si nous ne prions pas j'insiste vraiment sur le nous mais il est évident qu'on va plier devant les attaques de l'armée du diable de l'armée ennemie eux sont une haine une armée nous on arriverra sûrement pas à combattre l'armée sur si le fait seul dans notre coin. Si on le fait pas ensemble, si on le fait ensemble, mettons on, on va avoir des grandes victoires. Euh, « Pris pas pour lui, il est mort. <rire> » Men vi... Oui. <laughs> ça marche. Je vous donner un exemple pour dire que ça marche. Il y a une couple de semaines, mon, mon gars, là, Yannick, ouais, c'est lui. Ben, nous, vous autres, vous avez des bergeries, nous autres, on appelle ça des cellules. On veut les emprisonner, les, les chrétiens. Fait que, à cellules, Yannick, qui partageait qui menait un combat dans la prière, dans sa chambre, pour finalement avoir de l'assurance, pour pouvoir prendre position au cégep, là. dire « Moi, j'étais suis un chrétien, » et il priait pour ça. Après avoir partagé là-dessus, aussi revenu sur une prédication que nous, on avait eu à Saint-Jean, c'est Jean-Claude qui est venu prêcher il y a une couple de semaines, qui l'avait emmené, là. mais lui, avait prêché justement sur l'armure, Pest ce qu'nous a m'enseigné, c'est clair Meul, mais ça se porte pas seul. C'est à une armée qui devait être équipée avec les armes de Dieu. Un soldat tout seul, même s'il est bien équipé là, il est tout seul contre l'armée ennemie, il y avait pas nécessairement beaucoup de succès là. Fait que ce que j'avais apprécié de ce que Yannick avait dit c'est que d'un côté, il voyait qu'une armée seule, c'est pas très très utile armée seul lui dis qu'un soldat seul c'était pas très très utile mais d'un autre côté il combattèrent tout seul pour, pour, pour demander à dieu dans la prière d'avoir de l'assurance pour pouvoir s'affirmer moi j'ai trouvé c'était vraiment une bonne leçon qu'on avait qu'on a appris parce que combien parmi nous on a de la misère, on a quand on est ensemble, là, on dit oui oui, c'est important d'être ensemble. Oui oui, on comprend, on comprend depuis des années, il le dit tantôt qu'on enseigne les uns les autres que comment c'est important. Oui, mais cinq minutes après, on dirait qu'on a on retourne souvent avec nos propres combats qu'on a de la misère à partager aux autres ce que j'ai pu dire à Yannick ce que j'ai pu dire à celle c'est que Aster Yannick il est pas tout seul dans le combat parce qu'on peut soutenir les frères et sœurs dans la prière Aster il y a une armée avec lui c'est tu béni ça moi j'étais super content à cette bergerie là parce que j'avais l'impression qu'on priait pour les vraies affaires Pas, genre, prier pour le cheveu cassé de l'ongle de ma tante, là, qui est parent avec le cousin Germain. de Ça, prier pour ça, c'est à les vraies affaires. Il y a deux exemples concrets dans l'Éphésien, où -ce on voit des prières qui sont tournées vers les autres. Puis j'aimerais ça qu'on les tourne ensemble, qu'on prenne le temps de l'idée. 1, à partir du verset 15. « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein et quelle est envers nous qui croyons l'infini grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Tournez Éphésiens 3 à partir du verset 14. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la haute, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Les prières sont vraiment tournées vers les autres. Il a pas dit, son prend juste Ephésiens 3,16, « Afin qu'il me donne, selon la richesse de sa gloire, etc., il prier vraiment pour les autres. J'aimerais qu'on revienne au verset 18 juste sur un petit mot que pour moi c'est important ce mot là, le mot supplication. C'est un mot que je trouve particulièrement intense dans ce passage là. Le dictionnaire Larousse, c'est pas un dictionnaire biblique. Là. Il définit le mot supplication par prière faite avec insistance et soumission c'est quand même particulier hein? un dictionnaire pas chrétien, qui associe, qui associe supplication à prière un autre dictionnaire ça dit implorer de façon oppressante Je reviens dans Jérémie 33:3 ça dit en résumé invoque moi et je te répondrai littéralement, là, ça veut dire crier à l'aide, implorer de l'aide à Dieu. C'est capoté, là, mais c'est exactement ce genre de prière-là qui touche le cœur de notre Dieu. Charles Spurgeon faisait un jour remarquer que la meilleure façon, la meilleure forme de prière est celle qui ne peut être appelée autre chose qu'un cri. Un exemple que je trouve en encore meilleur pour décrire quel devrait être le son qu'on devrait entendre lorsqu'on prie, c'est celle d'une salle d'accouchement. Le son là, émis par les femmes, c'est particulier, hein? Mais ce qui sort de là, wow! Hein? C'est extraordinaire, hein? L'apôtre Il savait très bien, ça, quand qui écrit dans Galates 4.19. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » On peut s'imaginer avec quel genre d'intensité l'apôtre priait pour nous. Ça devait faire mal. Il devait crier à Dieu. La prière qui est persistante permet de percer les murailles. J'irais plus loin, ça permet de les abattre, les murailles, qui sont dressées par l'ennemi. Rien n'est impossible à notre Dieu. Dans les temps difficiles qu'on vit comme chrétien, il y' a pas d'autre solution. Soit on prie, soit on plie. Marc 11, 17 s'est dit... Bon, Un verset, je pense que pas mal tout le monde connaît. « Ma maison sera appelée une maison de prière. » <coughs> J'ai cherché, là, mais on trouve pas en nulle part dans la Bible que c'est écrit « Ma maison sera appelée une maison de prédication. » c'est pas plus écrit que « Ma maison sera appelée une salle de théâtre ou une salle de concert. » Jésus, ce qu'il nous dit c'est que l'atmosphère première de sa maison, de la maison de son Père, doit être imprégnée de la prière. Le parfum que Dieu aime, c'est celui d'hommes puis de femmes qui ouvrent leur corps dans la supplication et l'adoration à leur Dieu. Cette maison, ici à Saint-Hilaire, existe pour que le nom du Seigneur soit invoqué e Dynami Jensenballo, il est auteur de plusieurs livres chrétiens. dans 1 2 c'est un, un preachers ce monsieur là. Mais dans un de ces livres là, il a écrit "Très honnêtement, j'ai vu Dieu accomplir davantage dans la vie des gens en 10 minutes de prière véritable qu'au travers 10 de mes prédications." La Bible a contient plus de trois promesses. Parmi elles, on retrouve, entre autres, Matthieu 7, 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Jérémie 29, 13, ça dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez, ce que vous car vous me cherchez de tout votre corps. » Un autre exemple, Matthieu 7, 21-22 Tout ce que vous demandez avec foi Par la prière, vous le recevrez Jacques 4-2 Vous ne possédez pas Parce que vous ne demandez pas Ça vous tente-tu de dire Hey Claude, on va arrêter là? On, on a compris On va prier là Right now Vous savez quoi? Oui La prière là, ça s'en prend pas dans des séminaires, ça s'en prend pas dans des conférences qu'on où ce qu'on pourra aller là. Ça doit transpirer de nous. On doit prendre conscience qu'on en a besoin pour vivre. Si on fait juste se dire il faut. Mais il y a des grosses chances que notre motivation va nous abandonner. Notre chair est bien bien faible à ce à ce domaine là. là. Il faut qu'on soit, dans le fond, poussé par la nécessité de la prière. Souvent, là, la vie est dure, frère et sœur, mais c'est ça qui nous pousse à la prière. Quand c'est trop beau, notre vie, mais on consacre peu de temps à prière. C'est quand l'épreuve arrive, là, par exemple. Là, là, là, on a besoin de notre Dieu. Hein. Plus on va prier, plus on va prendre conscience qu'on a besoin de prier. Tous les enseignements, là, j'aimais ça dire ça à ma gang à Saint-Jean, qu'on peut entendre ici, que vous pouvez, vous avez une bibliothèque hein, ici, tout ce que vous pouvez lire, tout ce que vous pouvez aller chercher comme enseignement dans sur Internet, là, Mais tout ça, c'est bon juste s'il y de la vie, s'il y a la vraie vie en nous autres. Si on est des gens d'auditeurs qui sont comme un peu dans le coma spirituel, là, finalement, qui ont pas vraiment en dehors une relation intime avec Dieu, là, mais tout ce qui pourrait être enseigné en chair ici ou dans les livres que vous pouvez lire, ça pourrait être vraiment très, très bien bibliquement, là, Mais la vie spirituelle, ça ne s'enseigne pas, ça se vit. Dieu, il désire vraiment voir son peuple, nous autres, se rabattre vers la prière, entrer en relation intime avec lui. C'est là, là, toute la force de l'Église, frère et soeur, Face à l'armée de notre ennemi, là, on a une grande victoire là-dedans. J'ai une question pour vous autres. Puis j'aimerais ça que vous me répondiez par un beau amen. C'est ici vous, comment c'est important de prier ensemble pour toutes les saints. Oh, amen. Je <rire> pas attendu bien bien je, je, 50 ans. Ah ah ah ça y est tapant. <rire> je voulais me servir de votre amertume là là. <rire> je sais pas si à saint laire <rire> c'est pareil comme à Saint-Jean là, j'ai pas je l'ai pas demandé à, à Christian, Cristiano, à, à Jean-Claude quand j'ai envoyé mon texte mais il y pas fait de commentaires que ça doit ressembler. Là. Nous autres en tout cas à Saint-Jean, ben c'est pas tout le monde qui sont intégrés dans la, dans les bergeries. Parce que ce que j'ai dit à Saint-Jean, puis ce que je dis ici, si jamais c'est pas le cas, là, ça sera le fun que vous alliez bénir les frères et sœurs des autres bergeries. Il y a une raison très particulière pour ça. J'aimerais vous ouvrir grande vos oreilles. Le but, c'est qu'afin que nous puissions, que vous puissiez ensemble combattre dans la prière. Je vais attendre deux secondes, ça va à que je je le répète pour, vous, pour vos oreilles, vraiment. Pourquoi être présent dans l'hébergerie? Afin que vous puissiez ensemble combattre dans la prière. Afin qu'ensemble, écoutez la suite, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ. Ça se fait... Ensemble, ça on fera Juste afin avant de conclure, là, il y a quelques semaines, j'ai été dans une conférence, il y avait, il y avait une coupe de frein ici qui ont été c'est quand euh, ça s'appelle Somo. Puis une des choses qui, est, qui, euh, qui a qui été dit qui m'a vraiment interpellé là, ça nous, nous a été comme demandé Combien de temps devrions-nous consacrer à l'Église? bonne question. Fait que J'aimerais vous la poser à vous, les, les frères et sœurs de Saint-Hilaire. Combien d'or, environ chaque semaine, on devrait consacrer à l'Église? Avant de répondre, va vous proposer quatre choix de réponses. Ça va être facile. Moi, j'aime ça, des examens comme ça. Là. Choix A. Là, on vient le dimanche matin, là. ici j'ai vu que ça commençait à 9h30, donc on peut arriver un petit peu avant, un peu de communion fraternelle, là, on peut arriver finir, euh, c'est fin midi, ça? C'est fin à midi? Ok, bon c'est ça. ça, ça peut se poursuivre un peu, c'est-à-dire, mettons, grosso modo, un, un, un 3-4 heures. Là. Fait que La réponse A, consacrer un 3-4 heures à l'Église, c'est assez dit de même, là, je sais que personne va répondre A. Là. <rire> la réponse B, ben en plus de un 3-4 heures à l'église, je vais aller à la bergerie, un autre 3-4 heures. Fait que, mettons, un 8 heures consacré à l'église, j'ai quand même des responsabilités chez nous. là Ça serait quand même assez. Là. Les plus spirituels parmi nous, Je dire, bon, bien, s'il y a un agape, je vais être là, il y a une réunion d'affaires, je vais venir. Euh, ça veut dire, je vais rajouter une couple d'heures de plus, là, c'est quand y a de la peinture, Les mettons, à faire. Réunion de femme, des femmes. Réunion puis... de Bon, mettons, vous êtes bien, bien allés, là, puis vous mettez 20 heures pour l'église, là, puis ça serait comme, là, écoute, là, là c'est vrai, là, j'ai une ménage chez nous, j'ai plein d'affaires à faire, à a ménage chez nous... <rire> Ah, j'allais échapper ça là. <rire> ben, juste pour bon, la réponse 3 dans le fond de 20 ans d'or, ça sera suffisant. Là, on a des, des responsabilités chacun à la maison là. Puis la réponse 4D, j'ai pas marqué aucune de ces réponses j'ai plutôt marqué je vous écoute. 24 x 7, ça fait 168. La bonne réponse est là. Hé, hey, vous êtes poches. <rire> non, non, vous êtes dada. <rire> La question, dans le fond, là, c'est qui l'Église? C'est nous autres, l'Église. On peut pas dire, je vais être l'Église juste 3-4 heures par semaine, puis c'est assez. Hein? On peut pas plus 20 heures par semaine. faut vraiment être l'Église 168 heures par semaine à moins là qu'on ait une compréhension doctrinale qui est un peu différente là. C'est on peut être chrétien de coupeur d'heure dans la semaine, là, puis le reste de la semaine on fait ce qu'on veut là, genre. Là, moi, j'ai parti de Saint-Jean puis plus je m'approchais de Saint-Hilaire, plus je pouvais devenir chrétien là pour avoir l'air d'un vrai un vrai chrétien, puis même je m'en retourne vers Saint-Jean C'est drôle là, mais je me souviens pareil là là, là je suis plus dedans quand j'étais jeune chrétien là, quand mes enfants étaient plus petits là, C'est un peu ça, là. il y avait une transformation qui se faisait plus je m'approchais de l'église Parce que matin au départ, les enfants, tu sais comme Alexis, les les, les, les toutes plein de de jeunes familles là, c'est ça, arrive, c est, c est pas toute perrette, puis moi j'étais un gars qui est bien bien bien ponctuel chez maladif presse Fait que là, là, là la, la, la, la, ma pression à Montréal, les enfants y avait d'affaire à marché de la Mais là plus je m'approchais de l'église, plus mon attitude devenait de plus en plus calme. Puis là quand j'arrivais devant les frères, là j'étais un vrai crétin. <rire> Mais c'est pas comme ça ça doit marcher, hein. <rire> ouais. Vous en êtes où vous autres 168 heures C'est bon, J'ai eu une... Une autre question pour vous ce matin. On a parlé en long et en large quand même un peu de la prière depuis que je suis ici. Là. Juste par curiosité. J'ai posé la même question à mon église. Quels sont ceux par main levée? Juste par curiosité, on va prendre quelqu'un qui est pas là, qui ont prié cette semaines pour Jean-Claude Grotteau. Juste levez la main. Personnellement, pour Jean-Claude. Vous savez quoi? J'ai eu le même nombre de mains de levées quand j'ai posé la question là à mon église. Puis je n'étais pas surpris, parce que je suis comme ça. Il y a une semaine, ça pourrait arriver, puis tu as, as posé la question, c'était la bonne semaine. Là. mais Yes! Mais non, non, priez pour tous les saints. Priez pour toutes les saints. Quand je regarde ma ville si c'est la même chose que vous autres là. si vous voulez c'est ce que j'ai dit à Saint- Jeanean si vous voulez voir votre amour votre église brûlé d'amour pour Dieu là, faut arrêter de venir à l'église faut être l'église exactement si on est si nous ne sommes pas dépendamment de dépendant continuellement de dieu le nous collectivement mais on y arrivera pas frère so faut être vraiment dépendant de dieu à 100% trois choses que j'aimerais que vous reteniez à partant jamais cesser de prier on doit prier avec supplication faut crier à notre dieu Si vous les, si les demander à Dieu, c'est parce que vous les voulez. Demandez-lui. faire sur sa table. Ne faites pas ici, mais faites ça chez vous. <rire> Priez vraiment avec supplication. C'est ce que je viens de dire. Dans le fond, je l'ai inclus. Là. Puis la dernière chose, là, prier sans égoïsme. Oui, on a des besoins, mais prier pour les frères et sœurs, ça va délier leur langue lorsqu'ils vont parler à Dieu. C'est-tu pas merveilleux, ça? faut jamais oublier que notre ennemi, là, si on prie pas, on va plier devant lui. Priez sans égoïsme. Priez pour toutes les saints. frère et sœurs de Saint-Hilaire, que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. C'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je nous souhaite. Dieu vous bénisse. Merci Claude pour le repartager. est qu'il y a des choses que Dieu vous a apprises ce matin?